ウェア En formation, toujours dans la France. Laisse ton corps me parler et continuons l'ambiance. Oni,、oh nice, sois qui m'a l'y pense. Le damier est dans la place. Paris est dans la place. New York est dans la place. La Tessie est là aussi. Nouméa est dans la place. Marseille est dans la place. Brighton est dans la place. t o u b a i e même pour les gens qui se plaignent. Aujourd'hui, personne ne revendique dans le beau t i l é Sur la le das, te p a î s de m a n du coca, non, non pas d'embrouille, non, je ne veux pas de coca, juste goûter de ce jus que jalousement tu conserves, avec ton jeu q o n v e r d afin qu'on se s e r r e mettons donc de côté, les dingues qui te donnent les f l a g u e s regarde donc ces beautés, je t'invite à faire la bague,、hum. donc suis-moi, on ira, on verra, on vaincra, je ne sais pas où on va, mais qui vivra verra, oh non, non, non, je suis pas une idole, sur le damier de Paul, tous les gars de Paul m s p a u l ainsi nous voici parti, s tranquille, tu l'as dit l'ami, accompagné des balles, fait que sur la piste, on Je reprends, et ceci u x sans faux semblant. Je saisis au vol la perche que tu me tends. Un groove que rien n'arrête, des b e a u x qui se complètent. Mais la fête serait pas parfaite sans quelques demoiselles. Bien fait, e a se a i t ゴー